Trobrik von der Zeboja-Bahai um Mikro de Jean-Marinau. Leif Radio ARA Nolaustra, et freet mich besonnesch, eich haut, eis 250 Sendung um Radio ARA zu präsenteren. Am Mai 2000, 2000 kauft die echt Emission von Lithuania bei Haie präsentiert. Thema von dieser Emission ist Glück, Le Bonheur, Happiness. Jeder von uns kann sich bestimmt im seinem Leben und im Moment erinnern, wo ich so richtig Frau war, so richtig glücklich. An Anfang wird jeder von uns ein feiern. Für sich selber, für sein Partner, sein Kanner, sein Familie, aber vielleicht doch wollen immer das die Menschheit als ganz mehr glücklich ist. Wie können mir konkret mehr Glück an unserem Leben haben? Ich habe ein paar Gedanken, dazu, die ihr bei einer Recherche über das Thema erfahren könnt. An der Beischrift lesen wir «Le Bonheur, la Grandeur, le Rang, le Plaisir» Et la paix d'un individu n'ont jamais résidé dans sa propre richesse, mais dans l'excellence de son caractère, sa ferme résolution, l'étendue de son savoir et son aptitude à résoudre des problèmes ardues. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous connaîtrez le succès. Je ne sais pas ce que sera votre destinée, mais il y a une chose que je sais. Les seuls parmi vous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé comment servir. Quand il vous est arrivé de voir la lueur du bonheur sur le visage d'une personne aimée, vous savez alors que la vocation de l'être humain est d'éveiller cette lumière sur les visages de ceux qui l'entourent. En de grosses psychologues Carl Jung, il y a autant de nuits que de jours et tout aussi longue au cours d'une année, même une vie heureuse, ne peut pas ne pas connaître de moments sombres et le mot et le mot heureux perdraient son sens s'il n'était pas contrebalancé par la tristesse. Ein anderer Aspekt iwat glik liest man bei Mahatma Gandhi. Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites est en harmonie. On a eu gedanken aus de Baha'i Schriften, il y a deux sortes fougelic, matériel gelic, agesticht gelic. Sachez qu'il existe deux sortes de bonheur, le spirituel et le matériel. Pour ce qui est du bonheur matériel, on ne le trouve vraiment jamais. Mieux, il n'est qu'une illusion, une image réfléchie dans un miroir, un spectre, une ombre. Considérez Considérez sa nature. C'est quelque chose qui parvient à peine à éloigner nos chagrins. Et pourtant les gens s'imaginent que c'est la joie, les délices, l'exultation et le plus grand des bienfaits. Tous les biens matériels, tels que la nourriture, la boisson, etc., tendant seulement à soulager notre faim, notre soif, notre fatigue, ils dispensent ni plaisir à notre esprit, ni délices à notre âme mais répondent uniquement à des besoins physiques, il s'ensuit que cette sorte de bonheur n'a pas d'existence réelle. Quant au bonheur spirituel, c'est la base véritable de la vie de l'homme, car cette vie est faite pour le bonheur et non pour la peine, pour le plaisir et non pour la tristesse. Le bonheur c'est la vie, la souffrance c'est la mort. Le bonheur spirituel est la vie éternelle, C'est une lumière qui n'est pas suivie de l'obscurité. C'est un honneur auquel ne succède pas la honte. C'est une vie que la mort ne remplace pas. La voici, l'existence qui n'est pas suivie du néant. Cette suprême bénédiction, ce don précieux, l'homme ne l'obtient que par la direction de Dieu. Ce bonheur est la source essentielle d'où l'homme fut créé, d'où les mondes furent tirés, d'où les êtres contingents reçurent l'existence et d'où le monde de Dieu apparu comme apparaissent les rayons du soleil au milieu du jour ce bonheur n'est rien d'autre que l'amour de Dieu si ce n'était pour cela le monde de l'existence n'aurait pas été créé l'amour est le seul moyen d'obtenir le véritable bonheur dans ce monde et dans l'autre il est la lumière qui guide dans les ténèbres c'est le trait d'union vivant entre Dieu et l'homme, qui assure le progrès de toute âme éclairée. L'amour de Dieu procure un bonheur sans fin, car ce sont là des joies pures et non des satisfactions. Je vous souhaite un bon week-end.